Ce sera en ce mardi 31 mai qui met fin à ce mois pour laisser place à juin qui, normalement, est présage d'un été, une soirée sombre et lugubre pour réanimation. Oui, sombre parce que, comme à chaque fin de journée, il fait noir. <rire> et lugubre parce que je serai encore une fois obligé d'endurer cette tâche qui est sinistrose. Et、je suis triste, mais plus encore lugubre, parce que la mort noire déferlera sur nous, puisque nous présentons entre autres le nouvel album de la formation Pestilence Doctrine. Mais en ce qui nous concerne, n'ayez crainte, la peste peut, ne peut nous atteindre, nous sommes déjà morts. Ha ha ha ha ha! Mais pour vous, c'est autre chose. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Pourquoi Parce que c'est nous, bande de cons <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause we fucking said so. Bienvenue À cette nouvelle édition de réanimation. On se t r n t e et mai de l'an de disgrâce deux Je suis le docteur b e n Pendragon, le guignol est s i à ma gauche et nul autre que Sinistros. e Bonsoir, cher guignol. Tais-toi, sale con. Oui, merci. <rire> Tout le plaisir est pour moi. And we fucking don't care. Ça m e n vas-tu? Ça va. Ben, de toute façon, tu t'en fous. Ça pas n'importe Oui, mais il faut que j'aille un minimum de façade polie. Poli. Une façade à la radio, toi?、Euh, ben, Une façade、euh, verbale. Une façade verbale? b e n、oui. ça va pas. Non, pourquoi? Ben, Parce que ça me prend une façade, une façade moi aussi. Je vais te l arranger ta façade tout à l'heure. OK. J'ai amené quelques beaux petits instruments juste pour toi. Oh, Excellent, j'ai hâte d'essayer ça. Miscalpel et Bistouri. Tout, Pas、f、des nouveaux? f i n e e m n t r o u i les l é s Pas d n o u vieux, e nouveaux? des a u x Non, v vieux, vieux. Ah, vous! <rire> non, pas les nouveaux. Je veux quand même pas te faire quelque chose sans douleur. Là.、Oh. Ou avec.、Euh, non, mais des nouveaux. Moi, je parlais des nouveaux vieux. tu s Ah, i s a les nouveaux. m a Ils s i sont très nouvellement vieux. OK. T'as dé、ouais. déterré ça où euh? Euh, ben, Tu veux pas le savoir. <rire> <Okay>. <rire> hey, Sinistros,、euh, nous sommes à l'animation. Bien qu'un. Et... Puis, h、hey, e regarde, pour une, une des rares fois,、je、deux mardis de suite, q u i fait beau. Réanimation. Ouais. Écoute, c'est normal, hein. C'est normal parce que toute bonne chose a une fin. Donc, à la semaine prochaine! Salut, <rire> bah, <rire> <rire> vu que c'est pas bon, on va continuer. Non, c'est normal qu'on ait une séquence qui, non, c'est pas normal. C'est normal qu'après une séquence emmerdante de température, qu'à certains moments donnés, qu'on ait une forme d'accalmie qui, jusqu'à présent, pour les deux dernières journées, est quand même pas si mal. Oui, ça a bien de la lueur. On sent qu'on va avoir un, Niveau d'humidité assez intéressant. Avec un regain de maringouin. Oui, et ça, là, <rire> il risque de e pas en m <rire>、ah ouais, a n q u e r Oui, Je pense qu'il va en avoir un petit peu cette année. Mais on s'en fout, ça aussi. Ah、oh, oui. Juste à l'instant, on vient d'entendre la formation Aid Sphere et la pièce Cloak and s h i m、mm, Beau titre. Oui, qui apparaît sur l'album To The Nine, qui est la dernière parution à date d'aujourd'hui, <coughs> pardon, de cette formation qui part a en 2009 sur Napalm Records. Juste auparavant, nous avions. La formation Havoc. Ben oui. Et on aurait pu avoir un double feature là-dessus, s u r la même t o u n e en plus. Sur, sur la, la même pièce. Parce que Sinistros et moi, censés être concertés, avions décidé de prendre Havoc et la pièce Fatal Intervention, qu'on retrouve sur l'album, l'album Time is Up. Oui.、Euh, mais malheureusement, euh, ayant, euh, ayant t é ayant eu l'esprit un peu plus vif aussi, e、euh, T'as eu l'esprit vif à la dernière minute. Ben, mais en, je m'en allais. <rire> <rire> C'est un peu contradictoire, là. Mais bon.、Euh... Disons que ma lumière e l l e a i t a l l u m e la dernière seconde. <rire> oui, puis j'espère qu'on ne compte pas sur ta lumière pour voir quelque non, chose. Non, mais tu sais que ça m'a un que... char, quand la lumière allumée, elle a allume il est trop tard. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça、okay. que ça veut dire. Et、euh, lorsqu'on regarde, il y a une petite aiguille là, qui se promène de E à F. Est-ce que E veut dire rempli? Non, ça veut dire.、Euh, Peut-être. Ça veut dire、euh, épais, arrête-toi plus s a cran parce que、ah, okay. ça va arrêter là. Donc,、euh, Time is Up e t paru en 2011 sur、euh, l'étiquette Candlelight. Juste auparavant, vous aviez sûrement reconnu Exodus et la reprise de Metal Command. d'Exodus by Exodus sur Let t h e r e b e Blood, qui a été fait en 2008 sur Science Record. Évidemment, ici, c'est avec le line-up actuel, donc, Rob d u o k s au vocal. Ah,、oh, Paul Balloff est même pas là.、Oh. Ben difficilement. Oui. Ça, c'est comme,、euh, ça, ça m'a marqué, hein.、T、Entendre,、euh, à un certain moment donné, une radio,、euh, je me rappelle plus où, là, peu importe, on parlait d'un chroniqueur. <rire> On parlait d'un chroniqueur hors、euh, spectacle qui disait que c'était le retour, le retour de ACDC avec Bon Scott pour l e r a n s les années 2000. Ben, que? Ben oui, mais ça se pourrait peut-être, le Return from the Grave. Ouais, tu peux chanter vraiment e l l s Bells puis ça va tout prendre son sens. Tasse-toi, Brian.、Ouais. Je suis de retour. Qui est Ryan? Brian.、Ah, Brian? Brian. Brian.、Okay. Brian Johnson. Oui, effectivement, mais bon, c'est pour te dire. Tasse-toi, que... connard, moi je reviens.、Euh... Je pue puis c'est pas grave. Veux tu vas-tu te taire, là?、Bon. Et nous avions ouvert avec. Non, il n'y a rien à dire. Metallica. Oh! Metallica! Metallica! Elle a un ferme! a i s ça, c'est e t e r e là. My God! Oh, ouais.、Euh, et la pièce Weplash, qu'on retrouve sur c a r l a r Calor. n a l r Qui est parue en 1983 sur、euh, Méjaforce. Méjaforce. <rire> N'importe quoi. Ça paraît-tu que je suis en forme, ça? C'est -ce correct, s'il fait beau, faut prendre.、Oh. il faut le prendre dans sa p a r e Ben oui, tout à fait, mon cher, tout à fait. Hey, excellente nouvelle, c'est. Ben oui, ben oui. Sacrifice au Trois-Rivières Metal Fest. You fucking Batman! Sacrifice sera du b i l l du Trois-Rivières Metal Fest, 11e édition. On ne sait pas encore si c'est samedi ou le vendredi. Ben, c'est pas grave. Bon, on s'en fout. Sacrifice va être là. Quelle merveilleuse nouvelle. Ben, bravo à t r o i s i è r e Metal et à e Faut a p p l a u d i r vite, vite, vite. Merci beaucoup! Hey, ça, c'est, je suis très, très, très heureux, étant un f a n fini de Sacrifice, o u en fait,、euh, pas, pas, non, fini, non, non, pas fini, t'es fini tout court, ouais. je suis fini tout court.、Euh, de pouvoir les avoir ici même au, À Trois-Rivières.、Ouais. Ah, ça a l'air que c'est une exclusivité, en plus. Ça me surprendrait pas, h e n Ça me surprendrait pas, parce que je sais que Sacrifice font des spectacles, mais ils sont... Il s décide n t ce qu'il s v e u le n t faire, là. Tu sais, pis il part e n t pas en tournée, pis u c'est un spectacle une fois là, une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois. Ah, c'est bien. C'est correct,、là. Ils ont fait un beau retour en force avec The One、oh, I Can't Wait. Oh, un excellent album. Pis je pense que ça vaut la peine que les gens de Trois-Rivières, principalement, voient ce bande-là en spectacle, pis u voient que des vieux de la vieille, ça a encore du gant. Même plus que des jeunes. Oh, souvent. Donc, ben, écoute, euh, en duo, là, on va faire la nomenclature de ce qui est annoncé officiellement. Donc, insurrection, calter, l'esprit du clan, beneath the massacre, sacrifice, nappe n d e h o r et c a v a l e r i c a v a l e r i conspiracy. Donc, c'est le vendredi 14 et samedi 15 octobre à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières au 1760, a m n u e g i l l e v i l l e n e u v e Les détails à venir, bien entendu, pour ce qui est l e s autres formations qui vont s'ajouter, tarification, disponibilité des billets, ainsi de suite. Donc, soyez à l'écoute, mesdames, messieurs, parce que réanimation, nous sommes l'émission officielle du Trois-Rivières Metal Fest. Oh, yeah! Ceci étant dit, Sinistros,、euh, on va aller en pub dans quelques instants, mais tu vas. T'as une séquence d'albums à nous présenter ce soir? Oui, j'en ai deux. « Ah, Pourquoi deux? Pas, un, un, ça aurait fait, il me semble. Ben oui, mais quand tu vois les entendre, tu vois dire Ah,、oh, pourquoi pas、ah, t o i s Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça risque d'être intéressant. Oui, très intéressant. Après la pause, qu'est-ce que tu nous proposes? Ben la nouvelle、euh, parution de la formation anglaise Analna Thrack, qui s'intitule Passion. C'est un excellent album, ça varlope pas à peu près. Tu sais que c'est une portion de charme suprême, ça? Ben oui, c'est Marlin qui、Exactement. connaît ça. Exactement, effectivement. Et Viz, b e v e s Anne, et o u t 12 f a r s e <rire> Betten, e puis en tout cas, bon, un peu à la fin. Oui, c'est ça. On, on se, met, se mettra pas à l a n c h e r des, des spells, là, tout d'un coup, que le Sauve de Dragon se met à, à envahir les rues de Trois-Rivières. C'est vraiment trop cool. Mais、euh, p a r l e n o u s un peu de la formation. Bien, c'est un, un duo anglais qui existe depuis 1997, je crois.、Mm -hmm. Puis、euh, quelques albums à l'heure actif.、Euh, moi, j'ai accroché avec、euh, le dernier. Euh, Puis celui-là est tout aussi euh, délectable. Euh, tu, tu sais que je ne suis pas un amateur de, de musique ultra, ultra garrochée. Oui, effectivement. Mais ça, oui, ça, ça rentre、euh, dans mes cordes,、euh, dans l'ultra violence. D'accord. C'est fou, ces f o u r e t t e s l à Tu qualifies ce band-là de. Il y a du black, du dead, du grain, il y a du, de la folie. i La n'y pas l e c a Non, ça, il n y en a, en a pas, pas là-dedans. Non, ça, je pense que la Volca est vraiment pas assez.、Euh, C'est pas des m i e Assez structuré pour. <rire> ok, p <personne> r s o n n e n'a affaire Thomas. Ok. Avec des titres comme Polka Polka, Vivre polka, à la Polka. Vivre à la Polka. Je ne vais pas danser Polka. Weird Al Yankovic sort de cette Polka. <rire> <rire> ben écoute, on va aller en pub et puis tout de suite après, on se tape trois pièces de l'album. Oui,、euh, la pièce、euh, Violenti Non Fit In,、euh, Drug Fucking Abomination et Le Diabolique est l'ami du Simplement Mal. Un titre en français Ben pourquoi pas. Est-ce que c'est une pièce qui est chante en français Non. a、ah. Hein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 Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les 4 As Poker présentent Cataclysm. Avec artistes invités And y s Near, h a n d s of Death et Beyond Atrocity, au Monkey Nightclub, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15 en prévente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, f r è r e d a n c e t a t o u et au 4 As Poker. Cataclysm, samedi, le 18 juin, des 19h. Spectacle 18 ans et plus.、Hey. Vous êtes assez fous? All right. 89-1. MTV. w h o a Makes me want to smoke crack. Anal Natrak d'Angleterre avec la pièce Le diabolique e t l'ami du simple m e n t mal. The <rire> Rock Fucking Abomination. Violentie Non-Fitting. <rire> C'était les trois pièces de l'album qu'on vous présentait qui est tiré de Passion. Il est paru le 17 mai dernier sur Candlelight Records. C'est un excellent album, excellent achat et go! Go, go for it, it's a role, mais l e t i t r e passion, <rire> inévitablement, d puis je sais. Oui, mais la p p r o c h e e s t assez spécial. e C'est comme une fille qui est comme ouais, dans ben, une position un petit peu、euh, explicite, e x p l i i c t e en train de se faire tronçonner la. La tronçonne.、Euh... Il se fait tronçonner la tronçonne、oui. à, à c o u p de tronçonneuse. À c o u p de tronçonneuse. Mais、euh, le titre Passion Sinistrose, et je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne sais pas, ça me rappelle、euh, des films pour ados des années 80. Ah. Un titre comme ça, je ne sais pas. Oui. Fait que je ne l'achèterai pas, l'album. Non, c'est une blague. Non, c'est cool, <rire> mais c'est assez.、Ouais, c'est、euh, weird. weird. Dans ton cas, tu as raison d'avoir dit en préambule que tu faisais une exception pour la musique extrême.、Oh, oui, c'est ça. Dans l'occurrence, avec、euh, Anal Natract. Good! Bon, c a s t un bon Good. choix. Good! Ben oui, c é t a i t fort sympathique, mon cher. Nous vous rappellerons que le AVMTL 2011 se commettra samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet. Vous pourrez entendre ce qui suit en ce qui concerne le samedi. Rien, rien, rien et rien. <rire> non, il y a des trucs intéressants, il faut dire, mais moi, ce qui nous intéresse, nous autres, c'est plus le lendemain. Bref, le samedi, Dead and Divine, Blackguard, Blackguard, pardon, Mass Murder, Messiah, Slaves on Dope, s t r a i t Line Stitch, Red Fang, Grimskong, All Shall Perish, Kingdom of Sorrow, Necronomicon, Cryptopsy, Suicide Silence, Death Angel, On Earth, Machine Head, Trivion, Inflames, Billy Talent, Godsmack, d i s t u r b Disturbed. Masturbbed. Oh, cochon! Arrête-moi, tu c o c h o n t'as pas <laughs> dit <laughs> ça. Oui, tu l'as dit. t u n e s pas gentil. Et d i m o i C'est un petit peu le. Ben, écoute, je trouve ça toujours quand même plate de ne pas avoir eu Death Angel sur l'automne. Non, Death Angel, il n'est pas vraiment bon. Mais, pas. Sûr. anyway. Ben, et... l'économie gros non plus. Non, on ne fait pas, en pas, en pas de bon. On a q u o n o m i m e eu ça. Ça aurait été cool de, de voir、mm. Rob the Witch. Oui. Mais bon. <rire>、euh, dimanche, le 24 juillet, c'est le Catalyst, que je ne connais pas. Les guenilles que je ne connais pas. Moi, c'est avec un nom de même, je ne suis pas sûr que ça me tente de l connaître. Oui, mais. tu sais C'est grand, le p a n l a l o n de drapeau. C'est peut-être bien la musique molle. <laughs> oui C'est peut-être <laughs> du mou métal. <laughs> du mou métal. a n d a s t Lazarus AD, Diamond Head, Anonymous, Gorgot, Devil Driver, Times of Grace, Girls' c h o o l The Sword, Annihilator, As I lay dying, Children of Bottom, Morbid Angel, Anthrax, Opeth. Motorhead et Kiss.、Ouh. Tout ça pour la modique somme de 120 millions de dollars. Ah, ah plus on a payé le spectacle qu'on amène à notre jeune d a m Par soir. Par soir, oui. Non, c'est quand même assez abordable. Allez voir le, le site du h、euh, a v m t l c o m et puis vous allez v o i r toutes les informations pour voir, vous, pouvoir vous procurer les billets. Et puis、euh, eux aussi,、euh, voir effectivement quel est l'alignement, la,、euh, le, le bill, si vous préférez en bon français, des、ah, informations、bon、cru, hein, que je vais vous. En u m é é r s en bon français. Tu viens de me, re, me remémorer、euh, la merveilleuse formation Bill à l'époque, au、euh, début des années 80. Ça ne dit、euh, rien. OK. C'était mieux de ne pas savoir. C'est-à-dire, tu ne d i pas vrai, ça? Oui,、ouais, à l'époque, fin 70, début 80, il y avait une formation québécoise qui s'appelait Bill. C'était par rapport à la loi, j'imagine?、Mmh. J'imagine que oui. Ils ont sorti quelques succès. là.、Euh, Des succès. Je, oui, je ne me rappelle plus quoi, mais oui, effectivement, ça, ça a comme pogné.、Là. Ah oui? C'est un peu comme Toulouse à l'époque, mais version <rire> aussi. Oh, oh, oh, oh! oh Sinistros, quelle culture musicale!、Ah, excellent.、Hein? Avec Julie Richard. Oui. Toi, j'en ai autant que toi, la culture. Elle-même. Femme de. De Yvon de, des Jeux. De Yvon, de, Yvon Méchants,、ouais. effectivement.、Oui. Et, e、euh, n ce qui concerne,、euh, des nouveautés,、euh, qui sont intéressantes à se, à se procurer. Maintenant, le nouvel album de Origins, cette formation Technical Death m e t a l Je ne l'ai pas entendu. C'est hot. Je ne l'ai pas entendu. Ben, moi, j'aime ça. Ben, moi, c'est pas pire.、Ah, j'aime beaucoup ça. Ce n'est pas, pas brutal, c'est plus technique, c'est comme fou. Oui, c'est ça. C'est assez weirdo. s <coughs>、euh, L'album porte le titre de n t t Il est disponible sur Nuclear b Last Record. Et、euh, moi, j'en viens d'en faire à peine la découverte. Et je vous le dis, pour les amateurs du genre t e c h n i c o l Brutal, c'est quasiment presse, du jazz、brutal. metal final. C'est comme.、Euh, là, Je sais pas, il s ont peut-être des influences. Oui, o a i s c'est très fusion. Ben, si je m a fie l l à l'autre album d'avant, c'est、ouais, très fusion par moment,、oui. hein, là, ouais, ouais, par moment. Oui, c'est weird, pas mal. Donc, Origin, je vous le conseille. Tu dis d'autres trucs que j'ai fait en révision. Oui, a s Book of Black Hearts. C'est bon, hein? Ouais, ben, je te présente la semaine prochaine. Excellent choix. Oui. Euh. Je devrais le recevoir d'ailleurs, Book of Black h a r t C'est une formation Death Metal made in the USA. L'album porte le titre The Cold Testament. C'est le troisième album full length là, de cette、ouais. formation-là.、Euh, moi, je trouve la pochette intéressante avec l'espèce de, de Black Wolf, là,、mm. de la gueule dégoulinante de sang. j'aime bien le nom du band. Oui, c'est un, un Death Metal qui s'écoute très bien. Oui. s très, très ben, bien. Ben, à la limite, trash. Oui, ben, effectivement,、ouais, ouais. il y a des, des petites influences. Donc, ça, c'est disponible présentement sur、uh, Prostate Record. Euh, ensuite de ça, je veux-tu f a i r d'autres choses? Moi, je n'ai fait Là, tu、euh, viens de passer le Mardoc. Ouais, ben lui, il sort、euh, le 30. Ben il sortait hier. Ouais. Il sortait hier. C'est un.、Euh... C'était en spectacle, justement, avant hier. Ouais,、euh, effectivement.、Euh, C'est un mini-album、euh, qui porte le nom de Iron Down.、Euh, retrouve il y a trois sur... pièces. De... Oui, qu'on se retrouve sur Metal Blade. Il sera disponible en version LP 500 copies limitées. Ouais, je pense que oui. Ben je pense, oui. o k、okay, d'accord. C'est marqué là, le gars qui é c r i t ça, il sait de quoi q u il parle. i il... s mais le gars, des fois, c'est les sources.、Euh... Ces sources, ils viennent d'un gars qui s'appelle Sinistro. Ah, ben, c'est pour ça que ça marche, on en <rire> fait <pas> à la <là> barre. Tu vois, je t'ai eu, hein, pauvre <rire> cloche. Et n'oubliez pas que le 7 juin, c'est dans pas long.、Non. No more, b i d and jar. Hello, d e v e n u m insanus sur Season of Mist. Et,、euh, moi, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Parce que ça fait depuis 2003 que j'attends cet album.、Hey, l e s seigneurs. Ouais. Je vous parle de cinéma un peu plus tard. À l'instant, nous allons aller bientôt en pause publicitaire parce que c'est là. Ça nous tente. Ben, oui, ça nous tente. c'est dessus, moi. Ben, e s t marqué, là, qu'il faut、Ou、le faire. parce qu'on n'a pas le choix. <rire> c'est ça. Et après ça, bon, on va aller、euh, explorer mon deuxième volet musical de la soirée, qui est un, un b l o c sinistro, ce que je qualifierais de、euh, intellectuel. Intellectuel. Ben, en fait, oui. Euh, c'est un bien grand terme, en terme, j'en conviens. <rire> c'est q u e l q u e chose que tu ne comprends pas. Non, mais nous autres, on n'est pas supposés avoir ça de l'intellectuel puis de la culture. On n'en a pas. On n'est pas ça. C'est le principe de la confiture, l'intelligence.、Ah. C'est moins t'en as, plus ouais, tu es c o n t e i t T'as-tu essayé d'acheter de la confiture présentement? Non. Ça s'appelle tout de la tartinade. De la tartinade.、Bon, oui. C'est encore un truc, le fils de la l a n g e française. Il、ouais, n'y a plus de confiture. Non, c'est、euh... fini ça. C'est parce qu'il y a une différence entre la confiture et la tartinade. La tartinade, c'est full de sucre, la confiture, y a pas de sucre. Oui, puis la、fait、tartinade, c'est plein de pectine aussi. Oui, c'est ça.、Ouais. Tu vas au supermarché, t essaies d'acheter un pot de confiture, t e s pas capable d'en trouver quasiment. C'est t o u t e la mousseuse de tartinade. Tartinade, je, tu trouves ça bien laid comme nom? b e n c'est parce que c'est ce qu'il y a dedans qui est laid. b e n moi, je me rappelle à une certaine époque qu'il y avait une tartinade qu à qui, à l'époque, s'appelait confiture, dont j'oublie le nom, qui était quand même bonne. Parce que c'est plein de pectine. Il y en avait moins à l'époque. OK. Mais ce que je te dis là, ça fait 30 ans. Ah,、ouais. Seigneur! <rire> D'accord. Dans le temps qu'il y avait deux sortes de confitures et、oui. une sorte de beurre de p i n o e t Oui, c'est ça, pas encore.、Ouais. Tu sais, dans le temps qu'on allait acheter du y o g o u r t c'était un gros pot blanc, gros de même. Tu pensais pas une d e m i h e u r e d e v a n t les p o t s de y o g o u r t pour savoir lequel qui est bon pour non. toi? Non. il Y'avait-tu quelque chose? Il Y'avait-tu un additif bio, bio, quoi, d é j à là? Probiotique. Probiotique. Il Y'avait-tu un pré-probiotique? Y'en avait-tu pas? Tu t'en f o u t a s tu pognais le pot, tu mettais ça en carasse à coton? Il y en avait aux ananas, il y en avait aux fraises, aux framboises, pis on n'en parle plus. Ah, les fraises <rire> et les framboises. <rire> bon, OK. j'ai dit un bloc p e d o i n t e i e <rire> En fait, c'est p s e u d i t e l t u e l parce que je débute le bal avec Samaël. C'est pas des deux de C'est des d r o i t s de trèfles. Comment t'as fait de le savoir? Ben, parce que tu es magicien. Parce que tu es la source. Oui. Non.、Euh, et je poursuis avec Project 8 1999 et Septic Flesh.、Puis、pour moi, ces groupes-là, c'est des groupes qui sont extrêmement m e Ça s'en va être tout en s o r t C'est très complexe. t aurais pu exemple, rajouter Write n d Christ,、si、tu mets les caches, ça aurait fait un très beau ouais, bloc. Mais là, je me serais rendu avec un bloc d'une demi-heure. Si tu mets les caches, je me le m e t t e pour f a i r e dirait. Ça, ça serait un complément. Et、euh, je pense que, et non, je considère que ces musiciens-là sont extrêmement intelligents dans leur approche musicale. Oui, mais ils ne sont pas intelligents dans la vraie vie. Par non,、exemple. pas du <rire> tout, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Tu sais, quand tu te <rire> présentes avec la distribution d'intelligence sur une passoire, tu <rire> ne peux pas t'attendre en arrivant chez toi, qu'il e n reste beaucoup. Là, non, c'est sûr. Tu sais de quoi je parle. Eh oui. <rire> D'ailleurs. Des fois, j'arrive, moi, après l'émission, où j'arrête aux lumières, puis ça reste là. Oui. <rire> <rire> Il y a un une demi-heure après, quelqu'un qui klaxonne. Ah, faut que je m'en aille, moi. <rire> Mais tu ne serais plus du tout où tu t'en vas. Non, je reviens en radio, je t'attends. À、ah, mon grand malheur, un vrai boomerang. <rire> je t'attends une semaine, puis. <rire> hey, ça, c'est vraiment cool ce que tu viens <rire> de me dire. Je suis Il... tellement content de savoir que tu passes une semaine à attendre pour rien. <rire> ben oui, c'est bon. <rire> Donc,、euh, après la pause publicitaire, dans quelques. s e c o n d e nous allons entendre Samaël et la pièce Supra Karma suivie de Project 8 1989 <rire> avec la longue pièce et long titre de Crawling to the、89? Infinite Fields. C'est 1989, c'est quoi Ils ont, ont rajeuni 10 ans、Qu、<rire> Ou ils ont vieilli 10 ans Comment ça Tu as dit 1989. Ah, pardon. Et je disais avec le, le long titre Crawling to the Infinite Fields of Carnage tiré de l'album In Aura Mortis Nostrae. Qui est p e r d u en 2007, et nous conclurons ce bloc avec Septic Flèche et la très bonne pièce t h e s Hundred Keep Dreaming tirée de The Great Mass après la pause publicitaire. Pauvre tâche! Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les 4 Aspokers présentent Cataclysm. Avec artistes invités And Is Near, Hands of Death et Beyond Atrocity, au Monkey Night Club, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15 en pré-vente disponibles sur Ticketpro.ca, chez Musique d a n i e l Côté, Frères d'Orcre Tatou et aux 4 As Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin des 19h, spectacle 18 ans et plus. Notre émission, pour vous, avec vous.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 89%。La passe Poli, e toi. Eh、hey, oui. L'expérience dans la folie. Oui, mais ça me prend un mentor hein, quelque part. Oui, mais oublie pas que l'élève dépasse souvent le maître. là, ça a l'air d'être très bien réussi. D'ailleurs,、euh, j'ai、euh, renouvelé ta garde-robe pour l'été. C'est principalement constitué de camisole s de force. Excellent. Camisole, été, de force, c'est tout. Oh, c'est bon. b a n o、ouais. u Faites i t e On vient d'entendre la formation Septic Flesh. Es-tu content? Oui,、ouais, moi aussi, la pièce des Undead Keep Dreaming, qui est tirée du dernier album. Excellent The Great m a s s Oui, monsieur, quel bon album. q u e e x c e l l e n t e ça. Paru sur Season of Mist. Juste auparavant, on avait Le Projet de la Haine. Le Projet de la Haine. 1989, hein,、ouais. pour les plus vieux.、Hein? 1989, c'est ça. <rire> Ceux qui ont écouté aussi des films avec euh, Molly euh, Ringwald. Oui, c'est ça. a p i Crawling to the Infinite Fields of Carnage. q u On retrouve sur l'album In Aura Mortis Nostrae, qui est paru en 2007 sur Stormvox, et nous avions ouvert avec Samael. Elle appelle Supra Karma, tirée de l'album Eternal de 1999 Century Media. Tu sais comment est-ce qu'on met de la musique merdique à Réanimation? Ici à Réanimation, on se fait un devoir de passer de la musique qui n'est pas bonne. Oui, juste de la musique qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas, qu'on déteste. Et quand on la passe, quand on la diffuse, c'est un vrai calvaire. C'est pour ça qu'on ne passe pas de Power Metal, parce qu'on écoute ça en cachette chez nous. Et oui, pas. oui. Ça, puis de la musique de glam metal. C'est ça. Oui. e et... u Il ne faut pas vous en faire, les auditeurs. Si vous posez la question si réanimation e s t une mission de qualité au niveau du métal, on ne le sait pas. Parce qu'on ne s'en pose pas la question. Non. non. Nous autres, on pense only what we like. C'est tout. Puis si vous voyez des annonces à droite et à gauche, puis que ça vous semble un petit peu absurde, c'est parce que ça l'est. Ben oui, mais <rire> réanimation, c'est chaotique, c'est absurde, c'est une mission qui ne se prend pas au sérieux, c'est une mission qui se veut être. Euh, un trois heures de détente entre amis. Discutons、ah, de entre amis.、Oh. <rire> et nous discutons de choses et d'autres qui sont principalement de métal et de métal. Et de métal et de métal et de folie et de. Et de. Et de carabistouille. Et de carabistouille, c'est ça. Maintenant, côté cinéma, il y a un truc fort intéressant qui s'en vient en date du 10 juin. Effectivement, la façon dont tu m'as expliqué ça, hors honte, ça a l'air assez capoté. Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Euh, C'est du scénariste-directeur J.J. Abrams. Si vous ne connaissez pas J.J. Abrams, peut-être connaissez-vous la série Lost. Ou Perdu e pour les perdus d'entre vous qui ne <rire> connaissent pas là, <rire> est... l a n g l a i s Oui, effectivement. <rire> Merci de la précision.、Euh, non, mais ça n'a. Que ferais-je, hein, Eh un... oui. Je serais probablement plus sain d'esprit. Non, non, vu qu'on n'a pas de culture à réanimation, j'essaie de parler au petit peuple en passant. Oui, il faut, faut niveler par le bas. Oui, on n'a pas le choix. Euh. <rire> Ça, c'est de la grosse M60, mon ami.、Euh, super Hate, J.J. Abrams et Steven Spielberg en tant que producteur. C'est un film qui, en fait, je suis allé voir les previews. C'est un film qui traite de, de jeunes qui sont en train de faire un, un film amateur、euh, en Super 8 mm. De là, Super Hate, le, le titre du film. Et qui、euh, capte un accident ferroviaire. Ferroviaire, est-ce que tu veux traduire ce que ça veut dire? Non, c'est pas obligatoire.、Okay. Je pense que nos auditeurs sont assez intelligents pour savoir ça. J'imagine. Un accident d'avion, OK? C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Oui. <rire> <rire>、euh, et euh, cet accident、euh, de train, disons-le, ferroviaire, Euh, a été filmé en partie par leur, leur, leur ciné-caméra.、Euh, super 8, on n a p p e l e pas ciné-caméra, mais bien une ciné-caméra. Et,、euh, ils se mettent à regarder le film et,、euh, se posent la question,、euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça s'est passé? Et finalement, cet accident-là n'en est pas un. C'est simplement un incident. <rire> un incident. Ils ont tous imaginé ça. Non. Il découvre une certaine,、euh, je dirais pas machination, mais une certaine réalité au-delà des images qui devient、euh, assez terrifiante.、Et、juste pour vous mettre en situation, JJ Abrams, là, c'est un gars qui est assez twisted mind. C'est un gars qui est très, très, très, mais vraiment très craqué, très éclaté.、Euh, c'est un gros, gros, c'est un gros maker de, de, de science-fiction. Euh, b a c k i par le c a g e de Steven Spielberg.、Là. Moi, je ne suis pas trop inquiet. o、bon, i non. Des... <coughs> Écoute. Ça risque d'être très intéressant. Ça débute le 10 juin. Ça sort officiellement. Super 8. C'est une série? Non, c'est un film de、okay, science-fiction. C'est un,、euh, un film de science-fiction. Je ne l'ai pas encore vu, mais、euh, allez sur le site de réanimation AD.com. Cliquez sur l'image. Ça va vous mener au s i t e r f i c i e l Beau trailer, effectivement. Ça, ça risque d'être fort intéressant. Je vous ai parlé la semaine dernière de Apollo 18, le remake de Thing. Ouf. Euh, qui, initialement, est un film de John Carpenter, e、euh, t qui, lui-même, faisait un, re un remake d'un film des années,、oh oui. euh, 1900, je ne sais plus, là, des、euh, années 50, bref. Le r e m a k e sortira le 14 octobre prochain. J'ai vu les, j'ai vu les previews. Ça a l'air、euh, cool. Ouais, o e n s tu peux pas te fier à ça, les previews, dans un sens que des fois, on va te pitcher les meilleurs moments. Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des films que t'écoutes la previews, les previews, et puis tu te dis, ben, là, t'as vu le film. Tu vois, écoute le film après, pis u seulement t'auras vu le film en entier. Ouais, il dure une minute et demie. Parlant de John Carpenter, il sort un nouveau film qui porte le titre de Ward, Il sera en salle le 8 juin prochain.、Euh, c'est un film qui met en vedette Amber Heard, Lindsay Fonseca et、euh, Daniel Panabaker. Je ne les connais pas vraiment. Je ne peux pas vous dire la qualité, mais bref,、euh, euh, c'est une femme qui est dans un enzyme psychiatrique et qui, qui subit les assauts d'un fantôme. Ça, bon, le tu, sujet, oui, tu, vas, tu vas sûrement aimer ça. Oui, oui, le, le sujet me passionne énormément. Par contre, j'ai une petite, petite, petite réticence. Parce que John Carpenter, généralement, à part ses, ses cultes classiques qu'il aura fait,、euh, comme évidemment le premier Halloween,、euh, comme Prince of Darkness et ainsi de suite de Fog, c'est un bon homme qui a tout, sou, souvent des sujets qui sont vraiment très intéressants à exploiter, mais qui manquent toujours un peu. c'est comme, T'auras pas mis d'assaisonnement dans ton p l o t là. Puis ça goûte fade. Donc,、okay. il réussit souvent à nous amener à quelque chose qui est décevant. Bon, espérons que The Ward, ça e sera pas le cas. Puis、euh, si c'est le cas, b e n Just a Bad for Us. Si ce s t pas le cas, ça sera -ça, c a l l e s i C'est pas le cas, ça sera celle-ci. C'est t r e de la soirée. Tu <rire> es dans les idées. Tu nous présentes un deuxième album. Et、hey, formation torontoise,、euh, culte. b e n culte, bon, on peut-tu dire culte?、Oh, Je pense que oui. Culte. Je pense que oui. Légendaire et peut-être. Approprié, tu as raison. Formation Anvil,、euh, qui nous sort un nouvel album qui est sorti le 10 mai dernier, qui s'appelle Juggernaut of Justice. j a v a i s pas entendu l'autre avant, mais j'avais entendu b a s i c Back to Basic. Que j a v a i s pas aimé. Moi、oh、non plus, mais elle v a pas vraiment appris.、Euh, celui avant ça, j e l'ai pas entendu, mais celui-là, Juggernaut of Justice, est tout simplement excellent. Ça va rentrer dans le top、euh, 3 millions de réanimation 2011.、Euh... o n devrait commencer la semaine prochaine, d'ailleurs. Oui, mais va, cette année, on met ça sur deux ans. <rire> on, on skip 2012 parce qu'on ne serait pas capable de se remettre de 2011. C'est ça. <rire> ben,、euh, écoute, Enville, c'est une bonne formation. Une、ah, formation... Ça, les gars sont vraiment en forme.、Oh, ça rentre, oui, la, la production、oui. est superbe.、Euh, tu sais, là. Euh, euh, Les riffs sont vraiment catchy. C'est vraiment cool.、Là. Moi, j'ai bien aimé. J'ai eu, ai eu un immense plaisir à écouter cet album-là. Je vais le découvrir, là. là Excellent. Avec ta présentation. J'ai vraiment hâte de l'entendre parce que, moi, au départ, e n v i l l e j'ai connu ça dès le départ. Le e p r Mais i e r moi、album. aussi, Metal on Metal. Pis, Metal、euh, on、ouais, Metal est qui、ça. est pari en 1982. 92, je crois, 80, f... ouais, gros, ouais, 82. 82, je、ouais. crois. 82, je crois. e、euh, t j'ai toujours trouvé qu'il y avait, bon, il y avait quelque chose. Ça b a n n a i avec quelque chose. Il y a eu des déboires, il y a eu des, des problématiques qui ont fait qu'à un moment donné, ils sont tombés un peu dans l'oubli. Ils sont revenus heureusement grâce à leur、euh, documentaire. Mais c'est des gars super cool.、Là. Ben, avec cet album-là, moi, ce que, que j'ai entendu,、euh, c'est un album où ce qu'on va、euh, se rappeler des chansons, Il y a des hymnes là-dedans. Okay. Là,、euh, il y a des riffs accrochés. Oui, oui, il y a des hymnes là-dedans. Là. C'est、bon. vraiment cool.、Là. Moi, je, je... Je l'écoute dans ma voiture, puis,、euh, c'est bon de h o r s à c e 7, l e Merveilleux. Fait que c'est é t o n n a n Fait qu'on va entendre la pièce 1, 2, 4 et 5, qui est Juggernaut of Justice, When Hell Breaks Loose on Fire A Fucking. Fucking.、Huh? Huh? Huh? Alors, allons-y <rire> tout de suite avec la pièce t i t de l'album. n o g g e r n a u t On、non. va poser avant. On va poser.、Avant. Ben, on pose, puis tout de suite après, on commence avec Juggernaut of Justice Anvil. Go! Non, pas tout de suite. Non, pas go.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 s a m e d i 2 1 heures. Myspace.com. paroblique, Vous e e s t i b u l v êtes assez fou pour l'écouter. 99.1 g o Et formation torontoise légendaire, Enville. Puis. Ah, cool, vraiment cool. C'est bon, hein? Oui, c'est vraiment cool. L'album est tout comme ça. De... J'ai laissé passer la pièce 3 qui s'appelle New Orleans v o o d o o pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'elle est plus smooth. Puis, je vais jamais mieux vous présenter des pièces qui sont plus. r e p r é s e n t a t i v e s d u s r y t h e a v y m e t a l Oui, bien sûr. Excellent album de heavy metal、euh, qui nous me rappelle nos. Notre h o n n s t e des、oh, années 80. o n vient d'entendre les pièces à fucking.、Hey. <rire> on、ouais, euh, va、ouais, <rire> euh, On Fire, qui est respectivement la 4 et la 5 de l'album. On a entendu When Hell Breaks Loose et Juggernaut of Justice, la première et la deuxième pièce de l'album Juggernaut of Justice, qui est p a r u sur DN Records le 10 mai 2011. e t ça va faire partie de notre 3,2 million s de top.、Euh, ça devient de... pratiquement exponentiel, ton truc. Non, mais c'était pour vous entendre. À 3,3 <rire> million, s on m'a <mais> dit, regarde, à <rire> l'année prochaine, ça, ça suffit. <rire> non, on s'entend qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de trucs là,、euh, qui vont être retenus au courant de l'année 2026. Il va falloir faire un tri. Il va falloir faire un tri, effectivement.、Ah, ouais. Un tri déchirant, j'en conviens, mais tout de même parce que. Ou bien, soit qu'on fait un tri déchirant. o u qu'on déchire carrément notre émission pour en faire 4 à 5. La, la, la rétrospective de 2010. On a fait 3, je pense. Je pense、hein? que c'est étendu sur 3 émissions,、euh, ce qui est quand même pas mal.、Oh, oui, oui, c'est.、Euh... Imagine-toi, on a 3 heures. Si on a fait 3、ouais, émissions de 3 heures, on n'est pas capable de tout mettre. On... Bien, tu sais, dans les faits, il faut, faut se rendre à l'évidence aussi. C'est que faire une émission spéciale qui est, exemple, dans, dans, en l'occurrence, un, une rétrospective d'une année p r é c é d e n e Qu'on vient de terminer. Ça ne change pas grand-chose pour les auditeurs parce qu'on vient simplement. Ce n'est pas des blocs s p é c i a u x du même ban ou quoi que ce soit. C'est des blocs qui sont assez homogènes dans lesquels on vient juste en dire bien d'autres, on aimait ça, on aimait ça, on aimait ça. C'est ce qui nous a marqué dans l'année 2011. Mais pour l'auditeur, c'est des bandes qui succèdent. Ça fait que ce n'est pas emmerdant.、Là. Non, c'est sûr. fait qu'on pourrait se permettre de, de faire une année de spécial e <rire> i、si、on voulait.、Ouais, ouais. J'ai quelques idées pour des spéciaux aussi parce que là, on sait que. Nous, il nous reste le mois de juin, pis u après ça, je pense qu'on va tomber en vacances pour、euh, quelques ben, émissions. Ben, moi, écoute, je vais chercher le calendrier à l'instant, là. Je peux te dire que,、euh, au, partir du mois de juillet. Ben, si on se pose aux autres années, il me semble, le mois de juillet, on était comme,、euh, Ben.、Pff. Regarde, moi, j vois, j vois là, je vais runner l'émission, je ne sais pas pour toi. Je sais que tu vas être en, en instant, en déménagement. En, instant... en instance de mort?、Euh... Oui, bien, c'est pratiquement ça, un déménagement. Là. Comme le monde, il me demande. p i s as-tu hâte de déménager? Non. <rire> Qui peut avoir hâte de déménager? Tu te aimes ça, déménager, toi? Mais non. Mais, mais toi, tu te poses la question. J'ai hâte d'être déménagé. Oui, ça, c'est autre、aller. chose. Donc, euh, normalement, euh, je devrais faire l'émission,、euh, au moins aller jusqu'à la première semaine pleine de juillet, qui, qui, nous mène dans la semaine du 3, finalement. Donc, une émission pour le 5. Je verrai pour celle du 12, mais après ça, ça va être une relâche qui va être possiblement d'un bon trois semaines. o、okay, k、euh, Donc, comme à l'habitude, trois,、bon, quatre、bon. semaines. Ça nous selon... en c e t n o u s reste encore un masse de temps. C'est excellent. Effectivement. Oh, il en reste encore. Écoute,、euh, la première émission du mois de juin va être la semaine prochaine. Vous i l nous reste quatre émissions dans le mois de juin. Il va rester encore au moins, je dirais, au moins sept émissions. Au moins s i sept émissions. Bon, c'est bon, ça. Va.、Euh, ceci étant dit,、euh, écoute, la semaine prochaine, moi, j'avais vraiment le goût de présenter la, le, le reissue de l'album de Apocalyptic Fear, le Band de Jeff qu'il y avait dans les années 90. Et pourquoi pas? Effectivement, je m'étais procuré, puis、euh, c'est une réédition de Galley r Records. Je pense que ça vaudrait la peine de faire.、Euh, je vais faire un petit clin d'œil à, à notre vieux pote Jeff avec ce qu'il faisait à l'époque. Mais je pense qu'à l'occasion, je vais aller rechercher. Parce que tu sais que théoriquement, l'album de Chronicle Disturbance va être réédité aussi. Ah, c'est bien. Oui. Ben,、euh... je ne voulais pas l'annoncer, mais c'est parce qu'éventuellement, je travaille sur、euh, un nouveau.、T'sais, vous savez qu'à réanimation, j'ai amené le concept de. Présenter un ou deux albums par semaine.、Mm -hmm. euh, je vais me limiter à deux, peut-être un ou deux albums par semaine, mais je, probablement une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, je vais a m e n e r une nouvelle chronique qui est Nostalgie 80. Ah, pas avec、euh, Alain m o n p i t o u Bah, tu m'enlèves les, vos... les verres du nez. J'enlève les verres du nez. Oui, tu as tout gâché ma surprise. <rire> non,、euh, ça veut dire、euh, o n pourrait peut-être se mettre chacun un bloc. Non, ça,、si、on va se va... garder une gêne, je, je te le promets. Oui. Oui. OK. Bon, on se mettra pas tout pis moi. Non, non, ça <rire> c'est clair. Non, on joue pas, on joue pas dans ce ticket-là. é q u Non, non, non, pas partout. Non, ce que je voulais dire, c'est que chacun un bloc、euh, de ce qui nous a marqué dans les années 80, on fera pas ça à tous les émissions parce qu'à un moment donné, ça va peut-être venir comme plate, là. a n l'occasion, oui, oui, oui. Pas par mois, ça sera peut-être intéressant. Oui, puis、euh, et en plus, on se rend compte, sinistrose, que depuis un certain nombre. d'années, assez récemment, il y a des rééditions qui se font. Oui, m ben, c'est ça qui est ça qu ouais, le fun. C'est、cool, que les albums ressortent, qui sonnent mieux que dans le temps,、ouais, pis,、ouais, e、euh, ouais. Ça, ça pourrait être le fun pour les auditeurs qui sont plus jeunes que nous de découvrir que. Mais mettons, les, on décide. C'est a n q u é b é c ouais, par exemple. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On peut même aller jusqu'au, ouais, on verra, on peut faire les 80 pour commencer, pis on verra. Ah, ouais, écoute, on, ben, on a trois décennies, là, derrière nous autres, là. Bon, écoute, on, est, on, on est, jeunes, nous autres, là. Les... <rire> jeunes d'esprit, oui. Ouais. Mais, mais la semaine prochaine, je vais faire une présentation de quelques pièces tirées de l'album Apocalyptic Fear.、Euh, p u i s moi, je trouve que, j'ai réécouté, là, ça faisait super longtemps que j'avais pas écouté. J'avais jamais entendu. J'ai encore、mmh. la version des mots cassette, s là. OK. Puis il n'était pas ressorti autre chose depuis l'époque, là. J'ai encore mes deux Genetic e r r originales o r en cassette. T'es t é r i e u x Oui. Ah,、ouais. oui. Oui,、ah, c'est、euh, cool, ça. Une Such of Power, puis l'autre, Toxic Planet. Ah, oui, une Such of Power, t'as ça. Oui.、Ah, en en、cool. cassette originale de l'époque, puis、ah, ah, Toxic Planet. Ah, c'est cool. Ah, j'ai même.、Euh, Je trouvais ça, l e s rectums,、euh, le, le, premier, premier, premier démo, là. Non, Avec la cachette, il y avait la cassette l a c h e l o s aussi,、là. Oui, oui, mais en fait, fait c'est fait en v i n y l e aussi, il était un v i n y l e double sur les non, a, ouais, ouais, ouais, ouais, mes copains, l e s q u s b u c e s Ouais, un des copains l'avait, pis u là-dessus, il y avait le pâté chinois, d a m o u a i s c e s ça, c'est ça, ça, ça c'est ç e f t i e m e n t Je l'ai, je n l e v é c e Donc,、euh, ça va être ça, de, de x p l o r e r des p'tits e trucs, des fois, des rééditions, tu sais, il y a deux ans, c'était Soul Tayer, euh, bon, euh, é t é Apocalyptic Fear, euh, entre autres, bon, il y en a d' Donc、On、Rick、veut Eudoxis. Hein? Eudoxis, ça prendrait Eudoxis. Je me rappelle pas de ça. Oui, eux autres, il y avait des bass drums de huit pieds, là. Je me rappelle pas de ça. Il y avait un、ouais. vidéoclip qui passait sur les d r o c s qui s'appelait Metal Fix. Le g r s il était comme... u i Il y avait comme toutes des armures, comme bizarres, que t'as comme beurré oui, dans la main. Oui,、là. oui, oui, oui, i l y avait,、oui, euh, oui. je pense, u、euh, n des, des guitaristes,、euh, qui a joué avec g u l u n a t i x pis celui qui j o u a joué avec Aggression, Anderson, qui s'appelle. Oui! Il jouait là-dedans, lui,、euh, T'es-tu sérieux?、Oh. Ah, oui, oui.、Hey, j'ai vu le clip parce qu'il y a, a deux, trois semaines, j'ai tapé ça pour le fun. Eudoxis Metal Fix sur Youtube. Puis je suis tombé sur le clip. Puis j'étais crampé. Puis là, mon gars, il m'a regardé. Il m'a dit Tu peux même me d i t que c'est ça ces bass drums-là? Ça, c'est des bass drums de huit piliers. Oui, a s pis ça. là, c'est quand t as dit le titre de la pièce Metal Fix. Oui, a oui, oui. Tu sais, t'as comme tourné comme amateur un ouais, peu. C'est d e s fameux bass drums. Là, ouais, ouais,、cool. ouais, oui, oui, c'est vrai. Je commence à avoir des images mentales. <rire> Euh, donc, ce sera ça, mais、euh, ce que je voulais dire, c'est que je vais probablement faire aussi euh, euh, quelque chose de très trashy. Moi, je vais axer aussi beaucoup ma, ma programmation semaine prochaine sur le trash. Ah, c'est bien, on peut faire、ouais. quelque chose de très intéressant. Bien, intéressant. Bien, c'est correct, -ce je vais présenter deux albums peut-être trash la semaine prochaine. Ben, là, j'en ai rien à foutre, moi, ce que tu p e u x présenter, le dernier souris verte, si tu veux. Ah, je tu... peux-tu? Ben oui, tu peux. Ah! C'est juste que je pèserai pas supplé. OK. T'es ce mouton, oui. T'es ce mouton. Donc,、euh, ouais, ben, c'était super bon. J'en ai trouvé un vinyle, d'ailleurs. C'est bien, ça. Ouais,、oh, ouais, j'étais super content. J'ai trouvé un album de souris verte en vinyle. J'espère que la souris verte est-tu? Ben oui, est-tu? Est-ce que. Mais... Ben, c'est la souris verte. OK. Tu sais, ça n'a pas de connotation sexuelle, ça, la souris ben, verte. Ben, tes oreilles étaient cool. Ben, on a r a i t dit deux s Ou plus d'orange. Oui, c'est ça, ça. Mais vert. Mais vert, o、ouais. u i OK. Ils arrangent pas <rire> cette date-là. q u e u t ê t r e p e u t o n h e p e u t ê t r i s e u t ê o u e Peut-être. p e u l ê t r e Peut-être. Peut-être. p e n t ê t r e Peut-être. p e u t ê t l e Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. p e r l ê t r e Peut-être. p e u t ê t e s e u t ê t r e Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. p e u t ê r e p a u t ê t n e Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. p e Bon, b r e Peut-être. Peut-être. p e u e ê t r e Peut-être. Peut-être. p e u o n d i v a g u e Euh, il est 20h55 et je vais vous présenter le nouvel album de Pestilence, formation qui vient des Pays-Bas. Dernier album qui porte le nom de Doctrine, qui est paru sur, une fois de plus, Mascot Records, comme le dernier album.、Euh, c'est un album qui est très différent non, de Résurrection Macabre. Non, c'est pas pareil, Non, non, non c'est vraiment, c'est, c'est l'opposé. Dans le sens où Résurrection Macabre, oui, il y a une petite touche qui est death metal dedans. C'est pas mal plus trash. Pas mal plus trash. Celui-là est pas mal plus death. Pas mal plus décousu, même, je d i r a i s Moi, je le trouve pas mauvais. Pour,、euh, la preuve, c'est que je le présente. Moi, je l'ai écouté、euh, peut-être un trois quarts de fois, mettons. Ok. Moi, je l'ai bien écouté. Puis ça a fait.、Euh, oh. Mais il y a. Écoutez, honnêtement, il y a un, une baisse de qualité, d'originalité pour le moins.、Euh, pas de qualité de production, ce s t pas le cas. Mais de côté d'originalité, il y a une baisse. s i Plus. vois, ça a été nivelé par le bas. Nivelé par le bas. o l n'y a s manqué de culture, mes amis. Mais je pense que oui. Mais ce n'est pas un mauvais album, je dois le dire, parce que sinon, comme v o u s risque z de me répéter, je n'aurais pas pris le temps d'en présenter un c e r t a i n n o m b r e de pièces. Non, les solos de guitare des cousus sont encore là. Oui. Oui, oui. Mais c'est moins. Ça vient moins chercher. Oui, ce n'est pas comme Résurrection Macabre. Non, pas du tout. Donc, on va écouter possiblement cinq pièces. Je dis possiblement parce que fortement, on devrait aller vers la sixième, qui est Absolution, que je trouve assez intéressante.、Euh, on va écouter ces six pièces-là, cinq à six pièces-là, d'ici quelques instants, le temps d'aller en pause publicitaire. On va le faire immédiatement parce que sinon, euh, ça va nous m a i s trop tard. Mais oui! Donc, allons écouter la pause publicitaire et tout de suite après, on va entendre les pièces qui suivent. Ham God, Doctrine, Salvation, Dissolve, Absolution. Go! Go! À la pire d a v a n g t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 Encouragez la scène locale sur québecpunk.net. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 C'est s -ce û que c'est des idées.、Quoi. Oui, oui, oui. La formation des Pays-Bas. b e n finalement, c'est pas si pire que ça. Non, non.、Euh... Écoute, ce que je te l'ai s dit. J'aurais pas pris la peine de présenter les pièces qu'on vient d'entendre cet album-là, je l'avais trouvé exécrable.、Là. Non, non. Mais parce que moi, a i s m c'est la première écoute que j'ai eue. Ça m'a fait. Hein,、euh, que c'est ça? Bien, il prend une <rire> petite débarque、euh, par rapport à Résurrection Macabre. C'est évident, c'est indéniable, mais c'est quand même. Formation p e s t e l e n c e formation des Pays-Bas qui existe depuis 1989, si je ne m'abuse. 86, pardon. Et qui, en t qui, e fait, ça se trouve être le u r sixième album、euh, Fallen. Si on veut, si on enlève les. les ouais, mais ils ont, ont passé un,、bon, pas, pas un bon bout sans, sans rien faire.、Hein. Un bon bout, tu dis?、Et、le dernier album officiel、euh, s'appelle Spheres, qui est paru en 1993. a o b a Lai. Après ça, il y a une compilation qui est sortie. Non, mais ça, ça, ça compte pas. Ça、aussi. compte pas. La compilation Mind Reflections. Il y a eu Chronicles of the,、so、of the Scourge qui est paru un album live en 2006.、Euh, Consuming Real Seal qui est en fait une compilation encore qui est parue en 2006, 2006 pardon, mais qui initialement e s de 1989. Et l'album Résurrection Macabre qui est un album proprement dit qui est paru en 2009. 9 9 3 à 2009, ça fait un sacré bout.、Oh, ça fait un bon bout. Donc, c'est seulement leur sixième album officiellement,、euh, Doctrine, qui est paru sur Mascot Records,、euh, en fait, il y a quelques semaines à peine. Puis, comme je le dis, c'est un bon album. Si vous aimez Pestilence,、euh, vous pourrez possiblement vous y retrouver, mais il va y avoir une certaine adaptation à faire par rapport à ce que vous connaissez de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça. Bref, ceci étant dit, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, sinon que peut-être le découvrir par vous-même. D'une façon ou d'une autre. Mais l'album est disponible, et il n'est pas très coûteux présentement. Je pense qu'il coûte,、euh, il est en bas de 20、euh, Ceci étant dit, il est maintenant 21h19. Vous êtes toujours à l'antenne de réanimation.、Ah, sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Vous écoutez、euh, Sinistro, c'est Dr. Pendragon en train de déblatérer sur des choses plus ou moins intéressantes.、Mais、ça, c'est pas grave. Ça. Des, des sujets qui sont pas mal,、euh, je dirais, disparates. Mais comptez-vous, chanteux,、euh, chanceux, que dis-je, chers auditeurs, parce que hors honte, c'est 100 fois pire. Oui, effectivement. <rire>、euh, si les gens avaient la chance un jour d'entendre n o s propos, Euh, on, il y a des trucs qui、euh, ne, ne, ne, ne, passeraient pas en o n d e Non, ça c'est certain, mais il y a aussi des trucs qui passeraient simplement pas mentalement. Non, c'est ça. <rire> voilà. <rire>、euh, bon, je vous rappelle une chose, ma foi, ma foi, ma foi, fort intéressante, c'est de vous rappeler que la formation Torontoise Sacrifice sera de l'alignement du Trois-Rivières Metal Fest, onzième édition. C'est-à-dire au mois d'octobre, soit vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain. e、euh, t qui mettra jusqu'à présent, en,、euh, sur, s c è n e、euh, les formations Insurrection, Calter, L'Esprit du Clan, Beneath the Massacre, Sacrifice, Napalm Death,、euh, Cavalera Conspiracy. Donc, c'est le vendredi 14, comme je l'ai dit, samedi 15 octobre prochain, la b â t i s s e Gilles-Louis-Neuve. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais quand même, on voit qu'il y a des choses qui s'affichent, pas、euh, de semaine en semaine, mais, Assez régulièrement, parce que Sacrifice allait jusqu'à la semaine dernière, on ne l'avait pas. Non, non, on l'a su hier.、Euh, bon. ça, ça a apparu sur les pages Facebook de, de Jeff et、euh, de Trois-Rivières m é t a l、euh. Donc, à ce moment-là, tu vois qu'il y a des choses qui se brassent beaucoup. Euh, c'est à suivre. Au fil, au fil des semaines, c'est à suivre. Vous pouvez toujours vous rendre sur le t r o i s r i v i è r e s m é、euh, t a l c o m qui vous、euh, amènera sur、euh, les détails qui seront probablement de plus en plus explicites, j'ose l'espérer. Les trois X, trois v i e i s métal, trois X, c'est très explicite.、Euh, oui, effectivement.、Euh, côté spectacle, ils sont à venir à l'extérieur de la région immédiate. Mauricienne, il y a le 3 juin, la formation euh, Macabre. Je、euh, sais que Sinistros m'a dit q u e l l e avait acheté les billets en double pour aller voir ça. Oh, en triple, il va voir ça. En t r i p Ouais, ouais, ouais. J'invite tous nos auditeurs en plus de ça. Non, je pense que t'aimes pas vraiment ça.、Hein? Ben, moi, je trouve ça trop clown. Moi, je trouve ça,、euh... <rire> Pour、bon, me dire une affaire du métal ou de la musique t o k o quand j'écoute ça, c'est pas pour rire, c'est pour,、euh, tu sais, c'est pour, ouais, pour que... apprécier. Moi, la musique de Clown, j'aime pas ça. <rire> non, je me, pas à, je, je me rejoins pas mal à ton opinion. Donc, mais quand même, Macabre sera en compagnie de Holocaust et Who Cares? Ben, c'est ça, Who Cares, ça,、anyway. oui. <rire> Vendredi, le 3 juin, au Foufoune é l e c t r i q u e d e s 19h, il en coûtera 20 et 25 taxes incluses, p r y a s s i s t e r Les billets sont disponibles via, via admission. Miserindex, Ça, ça risque d'être très bon. Oui. En compagnie de The Last Felony et Unbreakable Hatred. Ça, c'est vendredi le 12 août, dès 19h au Faux-Fonélectrique. 15 et 20 taxes i n c l u s Il y a une m i s s i o n Hem a n a Marth.、Euh, en compagnie de Hem a n a Marth. Oui, I'm on a Marth, e m a n a Marth et I'm a n a Marth. Oui, oui, oui. Et ça, plusieurs autres en première partie.、Eh、oui, probablement Hem a n a Marth. Euh, c'est le samedi 13 août, c'est au Metropolis. Il y a c a、uh, m e l o t Hellstrom, Blackguard et Agonist qui seront au Club Soda le 2 septembre. Grave,、euh, Blood, Retron, h e Pathology, et j i g e n c'est le 4 septembre au Petit Campus. Et Evergrey, en compagnie de Soda. C'était encore loin, là. Ouais. Ben. Laisse-moi finir ça. là.、Okay. Evergrey, s a b a t o n Power Glove et t h a b s e n ça, c'est le 21 septembre au f o f o n électrique. On dit que c'est encore loin, là, mais je, va... je le fais à tous les années. À tous les années, je le fais. La Saint-Jean-Baptiste, c'est toujours un 24, on le sait. C'est le 24、hein? juin. T'es pas sérieux? Oui, oui, oui, je te l'affirme, c'est le 24 juin. À ce temps-ci de l'année, à l'heure où on se parle, la Saint-Jean-Baptiste, c'est comme dans à peu près un petit peu moins qu'un mois. Ouais. Ben, quand, trois, la... Trois bon. quand la Saint-Jean-Baptiste、mm -hmm. va être passée, là, check bien l'été comment elle va défiler. Tu vas être rendu au mois d'août. Je n a s ça. o、oui, u oui. Tu vas être rendu au mois d'août. Tu vas dire i、oui, mais ça me semble que c é t i t hier, la Saint-Jean-Baptiste. Je ne dis pas ça. Non, ça va être deux mois d'arrière. dis pas. Mais c'est la réalité. Mais je veux pas le savoir. Mais maintenant, tu le sais. Tu e s t pas si loin que ça, dans le fond.、Là. Les spectacles au mois de septembre, ce s t pas si loin que ça. Ben, de toute façon, les spectacles au mois de septembre, j e veux même pas le savoir. <rire> <Mais> tu l'as <l'suis>, su, <rire> malgré toi. Mais je s a i s tu n'iras pas, de toute façon. Non. Ce n'est pas l e s spectacles qui t'intéressent, puis ça, tu as bien le droit. Bon, maintenant, tes choix musicales à la con, c'est quoi? Ben, pause avant. Pause? Ouais, Ben, non, il est juste à 24. Ben, je f a u s 24.、Eu、tu vas me scraper un bloc, b i n g b i n g de même? Ben, non. Ben oui. b o n OK, a... on va y aller avec Beyond Atrocity. Non, non, non, mais écoute,、euh, on, on peut faire la pause,、euh, puis.、Euh... Mais、tu peux quand même nous entretenir de ce qu'on va faire. Oui, on aurait pu y aller avec Beyond Atrocity, on pause, on revient, on continue. On peut faire ça aussi. D'accord. Où ça? <rire> où où、si、tu veux? Il faut aller fumer,、pas. ça te tente. Il n'y a pas de temps. Eh bien,、euh, musicalement parlant, une autre pourriture musicale i c i l a réanimation. Oui, par un, choisi par un inculte. Un inculte de surcroît qui n'a pas de culture musicale du tout. Non. Tu a choisi une p o u r r i t e musicale. Quintette、euh, trifluvien、euh, qui a pour titre Beyond Across City. <rire> J'espère que les gars ne prendront pas ça au pied de la lettre. Non,、hein? je v o u s i v e r s e r a OK. <rire> mais c'est bon. <rire> c'est correct, ça. Ça évite des frais d'avocat. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas compris encore qu'à l'émission, il ne faut pas prendre ça tout le temps au sérieux. Jamais. j a a m Il ne faut pas oublier que ce qu'on passe à l'animation, c'est bien ce qu'on qu aime. Sinon, ça serait plat de faire l'émission. Oui, c'est évident. Voyez-vous, puis même des fois, on se. On... On se donne un droit de regard sur、euh, ce qu'on décide de passer. C est, c est... Ah, mais je pense que c'est tout à fait naturel de, de, de le raisonner comme ça aussi. Parce que moi, personnellement, s'il y a des choses que je peux recevoir, que je n'apprécie pas, je ne le passerai pas. Non, puis, écoute, c'est logique de le penser comme ça, parce que quelque chose que tu n'apprécies pas, comment vas-tu le décrire? Non, c'est ça. Quelle appréciation ça. tu vas lui donner? À ce moment-là, c'est préférable de dire, d e de s'abstenir. J'ai déjà fait,、euh, il, y a, il y a plusieurs années, de, de la critique écrite. Euh, ah, c'est un piège. Ben non, j'aime pas ça. J'ai ai pas aimé l'expérience parce que tu r e s o i t des albums. C'est quoi ça? p u i t'as pas le choix, t'es obligé de le critiquer parce que. Des, si, tu, si, tu veux, si tu veux être objectif, faut que tu dises la, ta, ta, ta, ta vraie pensée. Oui, c'est ça. Et ça, à quelque part, ça devient toujours un peu une corde raide parce que tu dis l'artiste qui t'a envoyé. l'artiste ou le groupe t'a envoyé son album, ben, lui, il l'a fait avec tout son cœur, t ç s a Pis il s'est donné, pis pour lui, il a fait quelque chose. De... La musique, c'est sub subjectif. Fait que, ce qui veut dire que ce qui te plaît à toi me plaira pas à moi, il a se faire ça. C'est ça, s a Donc, à partir de ce moment-là, t'as quelque chose que, toi, il t'a pas plu, tu vas le décrire comme étant quelque chose que t'as pas aimé, pour telle ou telle raison. L'autre, ton voisin à côté, va dire, ben non, t'as tort. Fait que ça devient un peu, c'est une cordaillette, vraiment, là. Ouais.、T'sais. Mais bon, bref. On est quasiment rendu à pause b o n On va mettre la pause et on, on reviendra avec Billion Atrocity après. Ben voilà. Puis non, c'est pas vrai que c'est pourri, là, voyons、donc. Mais n o n mais non, mais non. Pause. Vous êtes é t u d i a n t dans le domaine de la santé ou du génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins.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 Formation, je dirais pas inconnue, mais oui, de par t ses musiciens. Oui,、euh, l'excellente formation Ghost、euh, de Suède、euh, qui renferme, semble-t-il, selon les rumeurs, un All-Star Band, mais qu'on connaît pas les membres.、Euh, C'est ce qu'ils disent.、Ben、mais moi,、euh, écoute, j'ai eu beau fouiller. Ah, là, ouais, non, il y, y, y a rien. Y y sais, rien y a, y a, même、encore. les clips, même les, les photos, tu les vois pas à la face. Pas non, pas, non, pas, non. Pas, non, pas, non. Pas, C'est cool, là, mais. Bon, ça laisse un... un petit cachet un petit sais, petit avec un petit côté satanique. Oui, a s effectivement. C'était tu sais, e s t cool.、Euh, c l'excellente pièce euh, Elizabeth euh, tirée de Opus e p o n i m u s qui est parue vers la fin 2010.、Euh, mm -hmm. Album qui n'a pas fait partie du top,、euh, du top 2010 de réanimation parce qu'on l'a découvert en 2011. Voilà.、Euh, ça a é t é passé inaperçu carrément dans nos.、Euh, Dans nos quêtes. Dans nos, dans nos、mmh. patentes. Et toi, ne, ne frappe plus dans le mur, s'il te plaît, derrière moi. Mmh. Mmh. Et on a entendu Narkmistium, formation américaine avec la pièce i g h o n n a t e qui figure sur Addict Black Metal Part 2. C'est paru en 2010. On a eu la formation anglaise、uh, Cradle of Filth avec Retreat of the Sacred Heart qui est sur、uh, Darkly, Darkly, Venus à Versa. C'est paru également en 2010 sur Peaceville Records. Et on a eu Beyond Atrocity, l'excellente formation、euh, expérimentale, métal, de toutes sortes,、euh, trifluvienne avec All Gods Die, qui est paru sur le mini-album Metal Illness, plutôt en 2011. C'est exactement cela. Voilà qui est dit. Il est 21h46, l'émission tire à sa fin. Et pour la première fois, on n'a pas dépassé dans nos temps, et même qu'on a des. De Il pourrait... y a des restants de pièces. Il y a des restants de blocs, i l y a des restants de blocs qu'on peut passer. Effectivement. On va se quitter sur deux dernières pièces、euh, qui seront respectivement Abyss s m a l e Down. En fait, u、euh, v c'est un petit concept plus death metal. Abyss s m a l e Down est la pièce Pixelated Ignorance qui est tirée du dernier album Leveling the Plan of Existence qui est paru、euh, au début 2011 sur Relapse. Et on va poursuivre par la suite avec Behemoth. Ben, on parlait justement de, ben Nergal. Oui, de Nergal. Ben、hein. oui, qu a... Nergal qui a chanté une pièce avec、euh, Fields of the Nephilim. Et que j'ai vu des photos. Puis, i l est posé à côté de Karl m e r c a i Puis, Karl m e r c a i il est super, super imposant. Puis, Nergal, il est tout minuscule. Oh, o、oui, u il i est vraiment pas gros, là. Tu sais, ça fait drôle de voir à BMA, tu quand ils sont tous habillés avec leurs costumes, leurs i m p o s a n t, t、ouais. Ils ont l'air d'une gang de titans. Puis, wow, pis quand ça sort de ce costume de titan, c'est, h e y la petite souris, là. Oui, ça fait, ça fait quasiment ça, parce que dans, dans, dans Evangelium, dernier album, il y a, il y a la version que j'ai, il y a un DVD, pis u c'est la production studio de l'album. Oui, oui, ils sont pas maquillés, ils sont pas, pas costumés rien. Non, ils ont l'air d'un f l o t là, c'est、oui, ça? Oui, oui, ils ont l'air tout à fait jeunes,、ouais. là. Puis ils sont b i e s avec le t-shirt, le s、ouais. jeans, là. Puis tu te dis, ouais, il me semble que ça se peut pas que ce soit vraiment les mêmes, là. Mais, effectivement. Euh, fait que la mise en scène est trompe-l'œil. Non, c'est correct. Ben oui, ben, ben oui, ben oui, absolument. Donc, Behemoth et s la pièce Chant f o r e s c a t o n qui est tirée de la mini-album e s c a t o n qui est parue en 2008, qui se valait、euh, une espèce de, de petit cadeau en attente d'Evangelion.、Euh, donc, c'est paru sur Metal Blade. On va écouter ces deux pièces. Ça va clore l'édition de réanimation. On va se trouver, on va se retrouver, pardon, la semaine prochaine. Avec une édition qui va avoir probablement une tendance, e、euh, n en fait. Très trash. è s trashy. e、euh, euh, moi. Euh, moi, je vais présenter quelques pièces tirées de l'album.、Euh, la réédition du démo, qui est maintenant présenté sous forme d'album, si on veut, de Apocalyptic Fear, formation, euh, qui, de la Mauricie ici, u h qui, euh, comptait, euh, en, dans, s e s rangs,、euh, Jeff Hull, notre, notre, ami Jeff Hull et collaborateur. Mais je u l e p a u l lui-même. Donc,、euh, ceci étant dit, on va se retrouver la semaine prochaine, et bien entendu, d'ici là, allez tous vous faire foutre. foutre. Go.